المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والسبيه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد Oya, rujulu, d'accord? Ça c'est pour ces deux qui sont al mufradul al-alam et Al-Nakiratul mm. maqsuda Et al trois restantes sont la pas d'autres. Al-Nida, bien. En ida, c'est l'interpellation. C'est lorsque interpelle quelqu'un, on l'aborde avant de lui donner, euh, avant de lui donner. Euh, de lui poser la question hein, ou bien de lui donner une information hein, ou bien de lui donner un conseil on l'interpelle comme le prophète lorsqu'il a interpellé, interpellé euh, Mu'az euh, ou bien il a interpellé Ibn Abbas lorsqu'il était derrière lui contre la le rappelait le Nabi il a ja gulamu inni u'allimu ka kalimatin Ehfadilllaha yahfadk Ehfadilllaha tajidhu tujahak Donc là c'est un grand enseignement Qui se trouve dans ce hadith Et qu'il convient donc d'enseigner Aux petits et aux grands Et surtout il faut l'enseigner aux petits Pour qu'ils savent cela que Parce que le prophète l'a enseigné Hein, à Ibn Abbas, c'est parmi les les, les, les, les, les, les hadiths que les petits, il convient qu'ils qu les comprennent hein, profondément ainsi que bien sûr les adultes ne, ne se passent pas de, de, de, de, ce, de ces enseignements très bien euh, c'est <coughs> l'interpellation et il consiste à inviter quelqu'un à prêter attention à un message qu'on veut lui, lui donner hein, ou bien euh, pour lui poser une question hein, euh, on interpelle euh, par Ya hein, ou par l'une de ces euh, donc, euh, ou par l'un de ces outils semblables tels que Al Hamza hein, donc on peut dire Ya Zaid ou bien a zayd ou ay hein, au aya, -aya d'accord donc je les répète al hamza wa ay d'accord ce qu'on veut par al mufrad lorsque l'auteur il a dit -mufrad al mufradu al alam d'accord il a dit al munada khamsa ashiya ou Khamsatu, -ashi khamsatu anwaa il, il a dit le premier c'est al mufrad ici al euh, mufrad c'est euh, C'est comme aussi dans le chapitre qui a précédé hein, Et qui est donc euh, Le chapitre de là Al-Mufrad c'est ce qui n'est pas mondaf. C'est ce qui n'est pas mondaf. Hein, euh, Ni Shabih Ni le D'accord C'est par opposition à al mondaf Et Shabih al qui le distingue comme étant Al-Mufrad Donc le mufrad ici Il englobe le singulier Il englobe le, le duel Et il englobe le pluriel Hein? donc lorsqu'on dit ya hindato ou ya c'est considéré comme un mufrad c'est considéré comme un mufrad ici dans le bebe dans le de Anida An c'est considéré comme un mufrad par opposition à Al-Mudaf qui n'est pas mufrad, qui est composé, qui est quelque chose de composé, de construit hein? et qu'il convient donc de, de, de traiter autrement très bien ya euh, Donc on va dire ya hindo pour le féminin, hein, comme pour le, le, le, le masculin ya zaido, ya hindo, ya pour le pluriel féminin, pour le pluriel féminin. D'accord Donc là, l'auteur il nous a dit qu'est-ce qu'on va appliquer pour le mufrad et pour An nakira al maqsouda C'est Addam. Addam Min Min on va voir. Qu'est-ce que aussi al Maqsuda? c'est le nom indéterminé par lequel on vise quelqu'un de précis. Hein? Parce qu'on vise quelqu'un de précis, même avec une nakira On dit Ya palib", mais tu es en train de t'adresser à quelqu'un de précis. Non pas quelqu'un d'indéterminé. Non pas que tu es en train de donner un conseil à n'importe quel talib, à n'importe quel étudiant, ou à n'importe quel homme, il y a, Rijal, ou il y Rajul. D'accord Mais tu es en train de t'adresser à quelqu'un de précis, ça, ça s'appelle aussi un nakira al maqsouda C'est une nakira, hein, mais qui est maksouda, qui est visé, D'accord Ya y a pour l'abou, ou hein, approcher aux étudiants, approcher. D'accord C'est-à-dire que tu es en train de, de t'adresser à quelqu'un de précis. « Amman nakira qui n'est pas visé. C'est celle par laquelle on ne vise pas quelqu'un de particulier. C'est lorsque on dit, par exemple, « hier hmm? rafilan »« c'est Hein ?» Lorsqu'on dit « hier rafilan »« Oh toi insouciant »« Oh l'insouciant » En général, on ne vise pas quelqu'un de précis. Oh, o niezależny, fais attention Bądź attention D'accord Ou kari al-kutu. Ya kari an. O kari an. O kari an. O kari O an. O kari O Hein? Choisis les bons livres Il ne s'agit pas de lire n'importe N'importe quel livre Très bien On passe maintenant à al mudaf Donc on a vu Que ces deux Ils ont un même hukm Al-Mufradu et Al-Nakiratul Maqsouda Ils ont le hukm de al rafah al rafah Très bien Maintenant on aborde al mudaf al mudaf c'est le nom qui requiert un complément Hein? qui est euh, modaf il est d'accord exemple ya talib al-ilmi ya talib al-ilmi il sehid ya talib al-ilmi au étudiant de science sois modeste hein? ou bien ya talib al-ilmi il déploie plus d'efforts d'accord plus d'efforts ya talib vous voyez ce <jednak> qui Al-Modaf, uh, hein, parce que y'a Khatiba al-Houri, hein, et il les a qualifiés comme étant Hissan, hein, al-Houri al-Hissan, d'accord? au uh, oh, toi prétendant, ô bel Houri, hein, et, et, et toi qui demande hein, de les côtoyer dans le paradis de la vie, la vie, c'est-à-dire au sens, euh, donc, euh, plein. Au sens plein, là, parce que le terme al-Hayawani il, il signifie al-Hayat, la vie, hein, comme il a été employé dans le Coran Karim. c'est al c'est la vie. Ici ce qu'on est en train de vivre c'est une vie, mais c'est pas une vie pleine, c'est une vie qui est donc traversée par le sommeil, par la fatigue, traversée par les maladies, traversée par euh, quoi Par euh, Donc on, on, on prend de, du, du climat qui règne, hein? le froid, la chaleur, d'accord Alors que l'autre vie c'est la vie par excellence. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il a dit, ô oh, toi prétendant, ô oh, bel Huri, et toi qui demandes de les côtoyer dans le paradis de la vie, si tu savais qui tu avais brigué, hein? ou bien euh, celle." Au pluriel, à qui tu avais aspiré, et celle que tu avais demandé, tu aurais sacrifié ce que tu as compris. Hein? Tu aurais sacrifié tout ce que tu as compris. Hein? Tout ce que tu as parmi les prix. Très bien. Donc là, c'est Al-Mudaf. Donc on se rappelle, nous deux, Al-Mudaf. Un exemple clair il y a al ilmi Donc là, ça, c'est le premier cas où Al-Nasb. Il s'impose. Le deuxième cas, après al-mudaf, ash bil-mudaf, c'est ce à quoi vient se rattacher hein, euh, encore quelque chose ou donc pour le, complé, le compléter. Euh, donc euh, au lieu de dire ya hasan al-wajhi, on dit ya hasan al On ne l'appelle pas al-mudaf mais al shabi bil-mudaf. Parce qu'il y a le modaf et le modaf, il y a quelque chose qui vient encore le compléter. Et je suppose que l'exemple le, que j'ai donné tout à l'heure de Yah Khatib al-Houri al il peut rentrer dans ce cas de HCBI al-Mudaf aussi. Parce que ce, ce, on ne sait pas limiter. C'est pas comme Yah Talib al-Ilmi, et on s'arrête là. Mais là, Ya Khatib al-Houri al Moi j'ai interprété que al hisani c'est un naat pour Al-Houri. Et que donc là, c'est un mot euh, qui est clair. Alors que ici, dans cet exemple, il y a D'accord Il y a Et donc là, donc, on, on, on lui donne euh, un conseil ou bien une chose. Oh, toi, euh, dont le visage est beau, as-tu remercié le Seigneur Il y a al-Wahib. Al-beri, al al-khaliq, ya hassanan wajhuhu Oh, toi, dans le visage est beau, est-ce que tu as remercié le Seigneur Est-ce que tu as remercié le Seigneur Donc là, si vous remarquez, donc là, c'est Al-Nasb et avec tenwin Ya hassanan wajhuhu Donc, Al-Nasb s'applique D'accord Et comme si on dit aussi ja rahiman bil mu'minina Ighfir li Ja rahiman hmm, Bil mu'minina hein, Ighfir Ca c'est les cas de Shabih, Shabih bil mu'daf Parce que c'est pas Wa euh, hu mu'daf uh, Ilah al mu'daf ilah Qui est clair Mais il prend comme ça Cette tournure qui, qui, qui le range Parmi Shabih bil mu'daf Très bien Euh, Al-Munada euh, vient dans l'une de ces euh, catégories on les reprend rapidement Al-Mufrad Al-Alam euh, le nom simple par lequel on désigne un individu ou deux ou plusieurs Al-Nakil Al-Maqsouda le nom indéterminé par lequel on s'adresse à quelqu'un de précis et donc dans ces deux cas on a dit c'est Al-Rafi' qui s'impose et on a donné Euh, un exemple d'accord, on a donné l'exemple de Ya hein, pour Al euh, Mufrad ou Ya hein, On s'adresse à quelqu'un de précis et aussi euh, ça c'est la Nakira Al Maksouda. Ya hein, Iqtaribou Ya Junoudou, D'accord, donc là c'est la Nakira Al Maksouda. Le troisième c'est An Nakira Gair Al Maksouda. Par laquelle on, on, on vise quelqu'un mais en général. D'accord Et on a vu tout à l'heure, hier y a Rafilan, Et Al-Mudaf, le nom qui requiert un complément. Et al mudaf c'est celui qui ressemble à Al-Mudaf mais qui a besoin aussi de quelque chose pour le compléter lui-même. Al-Mufrad Al-Alam, et anna kira al-mqsuda phein al-bina sur sur par quoi ils seront des marfougas exemple ya Khalidu ya Rajulu ya Rijalu ya Hindatu ya Muhammadani ya bintani ya muslimuna tous ces cas donc dans ces cas qui ont pris al-rafa ils vont prendre al-rafa d'accord ça c'est al-mufradul al-alam Très bien, et dans l'analyse on dit khalid y, par exemple, Ya, Khalid, Khalid, donc Ya Halfunidah. Khalid Munada Mabni Aladdam, Ya Khalido, Mabni Aladdam, Fi Mahalid Nasbil Mafroulbe. Wattakh dir Adrukha Adruh adou Khalidan. Adru Khalidan, c'était adou Khalidan, qu'est-ce qu'on a fait? On a omis le verbe et on a mis Ya. Hein? Et on est passé pour l'ism de, de, de Ad'ou Khalidan. On est passé vers al Khalidou. Très bien, on avait Ad'ou Khalidan. Ad C'était la base. Ad'ou Khalidan. Ad'ou Khalidan. D'accord Qu'est-ce qu'on a fait On a effacé carrément le verbe. Et on a mis à sa place Ya. Hein? Et Khalidan, lorsqu'on est arrivé. Khalidan, au lieu de dire Ya yeah, Khalidan yeah, ah, Parce que c'est un ism Qui ah, est, est, est un Mufrad uh, mufred alam Alamun mufrad, qu'est-ce qu'on qu a dit On est passé vers al-rafa on n'a pas gardé النص, Parce que c'est un alam mufrad حرف munada mabniy aladdam, aladham, ya Khalidu, huwa mabniy aladham. Ono di pa ya Khalidan, huwa mabniy al, walakno fi mahal nass bih, mafgoul bih. an awji elihi kalam. D'accord? ya Khalidu. Très bien. Très bien. Et donc les trois qui restent, les trois qui y Znaczyna rzad maksouda, Al-Mudaf i Al-Mudaf, Les 3, Kierest, On a nasb kum jugemu, On a nasb kum règle. D'accord? On a nasb kum règle. bien. Voilà. On donne cet exemple. Ya muhmilan. Ya muhmilan. Ça rentre dans quoi? To jest To jest Ja muhmilan. Hein? Mais jeśli si on s'adresse à quelqu'un de précis, on ne va pas dire ja muhmilan. Kiedy va dire ja muhmilu. Jeśli on s'adresse à un enfant, à notre enfant, ou si on s'adresse à quelqu'un de précis, on va dire ja muhmilu. Ja muhmilu. D'accord? Ya muhmidan, général, generalnie, da'il cela, D'accord? O, neglijent, délaisse la paresse. La paresse. D'accord? Euh, ya sahib al-mali. Ceci, Al-Mudaf. Ya sahib al-mali. Comme l'exemple de tout à l'heure, Ya tarib al-ilmi. Donc, euh, ya sahib al-mali, te saddaq. Ya sahib al-mali, te saddaq. o homme ayant de l'argent, euh, donne... C'est-à-dire de l'aumône. D'accord Et comme il y a donc dans un vers, Ya Rahibat Deirih al Ya Rahibat al Au prêtre de tel monastère, as-tu vu passer les chameaux D'accord As-tu vu passer les chameaux D'accord Lorsqu'on dit aussi, ja مضيعا wajibahu. Hein, ça c'est al-shabih mudaf Ja muday'an wajibahu. toi a vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou vis-à-vis -vis de créatures, ja muday'an wajibahu. Et taki'llah. On lui donne ce, hein, ce conseil général. Lorsqu'on dit à quelqu'un, ça, ça englobe tout. Ça englobe tout. Ça englobe les droits d'Allah. Et ça englobe aussi d'être droit, d'être strict et d'être euh, correct vis-à-vis des droits de, de ces créatures. Euh, très bien. Euh, donc ici, dans ces exemples qui viennent de, de précéder, il m'a dit. Hein? A o muhmilan, a o sahiba, al mali, a o rahiba, al deiri, a o muhmilan, comme on a vu, są chacun al muneda. Hein? E vous voyez, qu'ils sont des muneda, des mouneda mansoub. Ils ont un nosb, comme règle <coughs> euh, une petite chose concernant. Shabih Bilmondaf, il a cette particularité qu'on peut le transformer. Pour le reconnaître, vous allez le transformer comme ça pour reconnaître est-ce que c'est un Shabih Bilmondaf ou non. C'est, euh, on peut le transformer, on peut, en, en, en, par exemple, on peut le transformer par au celui qui, qui manque à son celui qui manque à son devoir. Hein, Donc ça se transforme hein, Donc euh, comme ça pour reconnaître est-ce que c'est un sabir euh, bel ou bien est-ce que c'est un modaf alors que nous on n'a pas bien analysé la phrase. Très bien. Après, ce, après cela, on va aborder...